d o s s i e r 4. à chacun son rythme. Leçon 3. au jour le jour. Phonétique. Activité 9A. 1. l e s Les. les deux, mais. 2. Me. Deux, des, Quatre, tu veux, tu veux cinq, ne, ne six, e C Huit. E. E. e neuf G. Je dix. Tu peux, tu peux.、Onze. V V douze, pe, peu, p,